إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وَخَلَقَ مِنْهَا منها زوجها مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً رجال كثيرونىساء الله الذي تسألون به والارحام إن الله كان عليكم رقيب ما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خيال uh, de, la tahara, de, la purification, de, la pureté, de Euh, dans cette série, il va euh, s'agir d'une série ou bien d'un programme qui sera composé au fait dans lequel on va étudier ça selon deux perspectives différentes, selon deux madhabs différents. Donc avant de commencer avec cela, j'aimerais commencer avec une introduction à propos de ce thème-là, de le fiqh, de la jurisprudence et ainsi de suite parce que bien sûr ce n'est pas tout le monde qui est nécessairement déjà familier avec cela. Donc ce qu'on appelle le fiqh, Ça veut dire la jurisprudence. C'est une science qui traite de l'aspect pratique de la religion d'Allah. Parfois, on appelle ça la science du halal et du haram. Qu'est-ce qui est halal et qu'est-ce qui est haram Qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite Mais ça, c'est de façon très, très simpliste. En réalité, ça inclut beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce qui est obligatoire aussi Qu'est-ce qui est détestable Ça veut dire qu'est-ce qui est meilleur à ignorer, même si ce n'est pas quelque chose... d'interdits, ça nous parle aussi des conditions, des critères de certaines actions, donc il y a des détails. Au fait, les règles, les lois, les procédures dans la vie du croyant qui touchent à tous les aspects de la vie, sans aucune exception. Donc dans le fiqh, il y a l'hygiène, comme on va le voir, il y a la prière, bien sûr la salat, il y a la zakat, l'aumône, la charité, Il y a le siyam, le jeûne du mois de Ramadan, il y a le pèlerinage, le hajj, ainsi qu'al-umrah. Mais il y a aussi, en plus de ça, d'autres ibadats, comme les serments et les jurés, le fait de dire « Wallahi, par Allah, je vais faire ça » ou de faire un nether, de promettre à Allah, subhanahu wa ta'ala, que si je réussis dans mon examen, je vais faire un jeûne de 10 jours, par exemple. Donc ça, c'est les noudours. Tout ça, on va trouver ça dans les livres d'Al-Fiqh. Et aussi, ça traite de l'aspect de faire des transactions financières de l'argent. Qu'est-ce qui est halal, qu'est-ce qui est haram, comment faire le commerce, les ventes et les échanges en général de façon licite et encore une fois, quelles sont les différentes euh, les, les, les différents contrats, les différentes formes de contrats qui sont licites et d'autres qui sont illicites et sous quels critères, sous quelles conditions. Ça part aussi Du code de la famille, donc toutes les règles reliées au mariage, au divorce, nafakat les dépenses qui a la responsabilité des dépenses de al-habban, les enfants qui prend en charge les enfants et ainsi de suite. Ça nous parle des règles de l'héritage. Al-faraid. Ça nous ça nous parle aussi des Euh, règles de la politique en islam donc le qada, le système de justice al, euh, la guerre al -jihad, ainsi que la paix et ainsi de suite tout ça c'est dans cette discipline là de al-fiqh, donc c'est une discipline qui est très très très élaborée maintenant il y a différentes approches pour faire cette étude là de al-fiqh l'approche la plus connue, la plus traditionnelle la plus répandue c'est la fameuse approche des Ou bien ce qu'on appelle les madhhab. Donc ça c'est quelque sorte. Le singulier c'est madhhab en arabe. Le pluriel c'est les madhhab. C'est quoi un madhhab qui pourrait nous dire C'est quoi un madhhab Quel est le sens d'un madhhab C'est une école juridique. Très bien. Donc ça c'est... On a plusieurs écoles juridiques dans l'islam. C'est quoi une école C'est pas différentes religions. C'est juste que... C'est différentes écoles d'interprétation de... La jurisprudence. Parce que comme on l'a mentionné, la jurisprudence c'est une science qui est très très large. On peut même décrire ça comme une science qui est illimitée. Pourquoi est-ce que cette science-là est-elle illimitée Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que la jurisprudence serait une science illimitée Dans quel sens Qu'est-ce qu'on veut dire par ça Oui. Oui. Il n'y a pas une bonne façon de faire dans un autre sens plutôt. Oui. Les questions sur lesquelles traite la jurisprudence, ce qu'on appelle ici les masail. Masail, c'est masala, une question, une problématique, une situation. Combien y a-t-il de situations dans la vie Infini, illimité. Ok, donc juste aujourd'hui, on peut, chacun peut s'asseoir et peut commencer à penser à des situations auxquelles il y a personne qui a pensé avant cela, peut-être. Et on va dire, est-ce que ça c'est halal ou c'est haram Est-ce qu'on peut faire ça en islam ou on peut pas faire ça en en islam Donc, ces et là sont illimités. Et de ce fait, il n'y a pas nécessairement de verset du Coran ou hadith du prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam qui traite spécifiquement, explicitement de chacune de ces masaa. Sinon, le Coran, Allah ta'ala va toujours révéler des nouvelles ayats jusqu'à la fin des temps. Ou que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il nous aurait cité des hadiths et des enseignements qui seraient illimités, qui sortent de notre capacité à, à comprendre. Mais non, il y a des règles comme la fameuse analogie, al-qiyas, comment trouver le, le jugement dans l'islam qui, qui se rapproche le plus de cette nouvelle situation. Ça, bien sûr, c'est une chose qui est ouverte à interprétation. Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus C'est pas tout le monde qui va arriver à la même conclusion, qui va voir la chose de la même façon. Donc ça, c'est juste une illustration de pourquoi est-ce qu'il y a-t-il plusieurs madhhab. Donc il y a plusieurs madhhab. Il y a bien sûr les quatre fameux madhhab. Il y a quatre madhhab qui sont les plus connus. Donc on a, dans l'ordre chronologique, le madhhab hanafi de l'imam Abu Hanifa. Par la suite, le madhhab Maliki de l'imam Malik, plus tard on a le madhhab Shafi'i de l'imam Ash-Shafi'i et plus tard on a le madhhab de l'imam Ahmed qui s'appelle le imam Hanbali, le madhhab de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Donc ça c'est les quatre fameux madhhabs, les quatre fameuses écoles juridiques. En réalité il y a beaucoup plus que ces quatre, beaucoup plus. Ça veut dire ces quatre écoles-là reviennent à leur fondateur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ces quatre écoles-là reviennent à leur fondateur, à la personne clé, au savant qui est au tout début initialement, c'est lui qui a établi les fondements de ce madhhab, de cette école. Il y en a beaucoup plus parce que ces quatre savants-là ne sont pas les seuls quatre savants dans l'histoire de l'islam. Il y a beaucoup d'autres savants qui sont à leur niveau. voire même des savants qui sont dans un niveau plus plus élevé dans la science que ces quatre savants là mais Allah subhanahu wa taala a voulu que ces quatre savants là eh bien c'est juste le cours de l'histoire comme Allah taala l'a décrété que ces quatre savants là ils vont avoir des étudiants qui qui ont répandu leur science qui ont développé leur madhhab qui en appelle ça ici khadam al madhhab c'est quoi khadam al madhhab Ça c'est quelque chose de connu, c'est un phénomène connu dans la vie, c'est qu'il y a certains savants qui ont beaucoup de science et qui trouvent preneur, d'autres savants qui ont beaucoup de science mais qui ne trouvent pas de de preneur. Ou qui ne trouvent pas de preneur sérieux dans le sens où il y a un savant que lorsque il peut être dans une ville, dans un pays, dans une communauté où il enseigne, et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Il y a des présences, il Ah, Allah Ta'ala lui a accordé des étudiants intelligents, illuminés, qui comprennent bien, qui ont beaucoup d'intérêt pour la science, qui posent beaucoup de questions, qui écrivent, ils écrivent, et après ça ils vont voyager, et après sa mort ils vont propager sa science. Il y a un autre savant qui ne trouve pas beaucoup d'étudiants devant lui, dans sa communauté, Son entourage n'y a pas beaucoup d'intérêt pour la science ou les personnes qui ont pris la science de lui n'ont pas vraiment pris le soin de tout écrire et de tout, de, de tout documenter, de tout propager ainsi de suite. Ok Ça c'est juste le cours de la vie que c'est pas, c'est pas toutes les situations, tous les, toutes les circonstances qui sont les mêmes. De ce fait, ces quatre écoles là, ces quatre madhabs de ces quatre savants là, eh bien, elles sont très très élaborées, très très riches en termes d'informations. Donc, dans les livres avancés dans les livres plus avancés de le fiqh, de la jurisprudence et le faire fiqh comparatif fiqh al on va souvent trouver pas juste quatre opinions on va trouver parfois l'opinion de 11 savants parfois de 13 savants il y a beaucoup d'autres savants mais ces autres savants là pas on ne peut pas si on prend un savant comme l'imam al-Awza'i par exemple imam al-Sham que dans son temps à lui c'était quasiment son madhhab à lui qui était le madhhab le plus répandu dans la région du Levant, de Hachem, il avait un madhhab, l'imam al-Aouza'i, rahmahouzah. Mais aujourd'hui, on a accès à ses opinions, mais on n'a pas accès quoi à, à son madhhab comme ça, à une école complète. Qu'on a les opinions, les avis de A jusqu'à Z. Sur chaque question, on peut trouver qu'est-ce qu'ils ont dit. Vous comprenez Qu'est-ce qu'il a dit c'est pas c'est pas complètement documenté c'était quoi ces opinions ces étudiants disaient quoi exactement ainsi de suite c'est pas pleinement documenté mais ces quatre là ils sont tellement documentés que ça c'est juste établi avec le cours de l'histoire dans la humma que ça c'est les quatre madhabs principaux parce que dans chaque madhhab il y a pas des dizaines mais des centaines d'œuvres de référence certaines œuvres on parle de plusieurs tomes donc on parle là de Un grand héritage de plusieurs dizaines de milliers, si ce n'est pas des centaines de milliers de, de pages dans chaque dans chaque madhhab. Donc, on a beaucoup d'inspiration ici, on a beaucoup de, de références. Un madhhab, pourquoi est-ce qu'un madhhab c'est important Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce qu'un madhhab serait important Oui Excellent, donc déjà il y a une méthodologie pour soutirer la vie. Il faut avoir une méthodologie dans la vie. C'est clair, on ne peut pas sauter, comme on dit, du coq à l'âne. Juste, euh, aujourd'hui, j'ai le goût aujourd'hui de dire que ça marche comme ça, mais demain, je, cha je change mes principes, je change mon algorithme, si on peut dire ainsi. Mon algorithme de réflexion, ma formule. Il y a une formule mathématique, cette formule-là, elle va toujours donner les mêmes résultats. Mais si à chaque jour, je fonctionne selon une formule qui est différente, là, ça là, ça marche pas. va avoir des contradictions et ça ne sera pas consistant en tant que en tant que opinion et en tant que madhhab école et ainsi de suite. Donc un madhhab ça vient avec une méthodologie, avec des principes. C'est pour ça les grands savants de l'islam ils ont toujours un madhhab. Les grands savants après ces madhhab la majorité après l'apparition de ces madhhab la grande majorité des savants de l'islam ils ont toujours un madhhab. Tu vas lire imam tel le Shafi'i ». Imam tel Al Maliki, Imam tel le Hambali, Imam tel le Hanafi. Pourquoi? Parce que lui, en gros, en somme, il revient aux références de son, à la méthodologie plutôt de son madhhab. Donc, si on prend comme question, par exemple, euh, le madhhab de l'Imam Malik, avec lequel on va commencer aujourd'hui, Charles, il se distingue par beaucoup d'emphase, beaucoup d'importance accordée à 'Amal ou Ahl al Madina. C'est quoi 'Amal ou Ahl al Madina? Les actions des gens de la Médine. Imam Malik, lui c'était un Médinois. Lui c'est un Médinois. Il, il, il a grandi dans la Médine du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est sa culture, ça c'est son entourage. Et l'imam Malik, comparativement à nous, il était, si on prend ça de façon relative, il était assez proche du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. OK, c'était pas le lendemain, c'était pas la génération après, fait pas partie des sahaba ni des tabe'in, mais ça reste que si on se compare nous au temps de Imam Malik, Imam Malik رحمه était relativement assez proche du temps du prophète Muhammad sallahu alayhi wa sallam. Donc lui, il accordait beaucoup d'importance aux pratiques des gens de la Médine. Ça veut dire si les gens de la Médine chez lui dans la Médine, c'est la génération de ses parents à lui, si c'est comme ça qu'il faisait... telle chose dans la salat dans la prière, il faisait toute cette action dans la prière, même s'il n'y a pas nécessairement de hadith authentique du prophète sallalahu là-dessus, mais lui va prendre ça comme une référence. Pourquoi Parce que la logique derrière, bien sûr, ici je suis en train de simplifier les choses, OK D'expliquer ça de, des choses de très simplistes, de façon très simpliste. Mais la logique derrière, c'est quoi C'est que si on n'est pas très loin du temps du prophète Mohamed s.a.w. et que les gens de la Médine prient comme ça, ça veut dire que dans le temps du prophète s.a.w. ça priait comme ça. Il y a des choses qui ne changent pas rapidement comme ça. Même si ça, même si ça va changer, ça prendrait 5-6 siècles pour que ça... Pour que ça change, vous comprenez D'autres madhabs ne sont pas nécessairement d'accord sur ce principe de Hamal al Madina que s'il n'y a pas de hadith là-dessus, si les gens de Madina ils ont fait quelque chose, mais nous on prend pas ça comme une référence. Mais si toi tu es un savant, tu es un mufti, un mouchterhid, il faut que on sache toi dans tes principes est-ce que tu acceptes les pratiques des gens de Madina ou non. Si, soit tu les acceptes ou non, tu ne peux pas aujourd'hui dire oui je les accepte, demain non, après une semaine, oui je les accepte, selon le goût comme ça, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça que ces principes-là, vu qu'ils sont établis de façon méthodologique, comme vous avez dit, qu'est-ce que ça donne ça par la suite Ça donne des opinions qui ne sont pas biaisées, parce que les opinions, c'est contrairement à ce que certaines personnes pensent, qu'il y a des madhèbes faciles, il y a des madhèbes qui sont... strict. Est-ce que vous avez déjà entendu ça Ouais, donc euh, les gens ils ont des stéréotypes comme ça sur certains madhabs qui sont stricts et d'autres madhabs qui sont qui sont plus faciles. Ça ce n'est pas vrai du tout. OK Parce que ce n'est pas basé sur on cherche la facilité, on cherche la difficulté. C'est basé sur entre guillemets cet algorithme, cette méthodologie, peu importe la réponse qu'elle va me donner à la, à la fin. Le plus important c'est que ma réflexion, qu'elle soit toujours qu'elle va toujours selon les mêmes principes. Parce que si ça marche comme ça, là on va se libérer de notre hawa, de nos passions. Peu importe la réponse. Ça fait mon affaire ou ça fait pas mon affaire, mais ça vient de la même méthodologie. Donc ça c'est le premier point, l'importance d'avoir une méthodologie. Donc C'est ça ce que ça amène des madhams. Numéro 2, qu'est-ce qu'il y a aussi comme avantage dans le fait... D'avoir un madhhab, par exemple. Qu'est-ce que un madhhab Ça nous ramène. Qu'est-ce que ça nous donne Un cadre. Tu te rapproches. Le madhhab, ça nous donne un cadre déjà prêt. Ça nous donne quoi Comme on a dit, des pratiques de l'islam de A à Z, de façon déjà prête. C'est pour ça que, par exemple, le texte avec lequel on va commencer aujourd'hui, la fameuse risale de l'imam Ibn Abi Zayd al qayrawani cette risale-là, c'est quoi C'est un texte qui est là pour nous donner les pratiques de l'islam de A jusqu'à Z. Si quelqu'un ne sait rien du tout, ne sait pas grande chose moi, je veux commencer à savoir comment faire maoudou, mes ablutions, qu'est-ce qui rend les ablutions, comment faire la salat, ainsi de suite, et je, connais, je ne connais pas grande chose Si moi je ne connais pas grand-chose, est-ce que ce serait vraiment est-ce que ça est-ce que ça va vraiment m'aider me faciliter les choses si quelqu'un va me dire viens, on va étudier le Coran, on va étudier les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et on va commencer à essayer de comprendre de ça comment faire le woudou, comment faire la salade, comment faire le mariage, le divorce, le commerce. Est-ce que ça serait facile ça Combien ça va te prendre de ta vie Quoi toute à vie. Donc, un mذهب c'est déjà une solution pratique toute prête. 1 2 3 4 5. Tu veux faire le woudou, tu fais 1 2 3 4 5, voilà les conditions, voilà donc c'est des procédures déjà déjà prêtes. Maintenant, un mذهب est-ce que c'est quelque chose de est-ce que cette idée d'avoir mذهب, est-ce que c'est quelque chose de parfait ou ça vient avec aussi des, des un aspect négatif Ça peut créer la division si c'est mal compris. Très bien, donc c'est un point important. Qu'est-ce qu'on a aussi? Quels seraient les inconvénients d'un madhab? Un madhab, ce n'est pas quelque chose qui vient du ciel, C'est ce pas une révélation du ciel. De ce fait, ce n'est pas un concept parfait. Qu'est-ce qu'il y a comme inconvénient? Oui, il Donc parfois dans, dans les madhabs il y a des choses qui ne sont pas peut-être convaincantes pour moi d'un point de vue preuve preuve du Coran ou hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc en somme, le problème avec les madhabs c'est pas avec les madhabs eux-mêmes mais c'est juste avec l'idée d'un madhhab que si quelqu'un n'est pas euh, n'est pas conscient de cet inconvénient des madhabs La personne, elle pourrait dévier. Et cet inconvénient majeur ici, c'est si on, on va faire, si on va insérer dans les madhhab l'idée de tarsum, le fanatisme. C'est quoi le fanatisme, tarsum C'est un attachement excessif, une confiance excessive qu'on fait à quelque chose. Parfois, on appelle ça aussi le concept de taqlid ul a'ama, le suivi à l'aveuglette. Il y a le taqlid, le suivi. Je ne sais pas comment prier. Toi, tu sais comment prier, ça fait longtemps que tu pries, tu fais la salat, tu as déjà appris à faire. Montre-moi comment faire la salat. Là, je vais faire quoi Le taqlid. Je vais t'imiter. Tu me dis dis Allahu Akbar, je vais dire Allahu Akbar. Tu me dis faire Mais là si je rentre dans l'aveuglette, je fais peu importe ce que tu me demandes de faire. Même si c'est quelque chose de clairement faux, de clairement égaré, là on appelle ça quoi Le Taqlid. Amen. C'est suivi à l'aveuglette, et là on est entré dans le domaine du fanatisme. Le fanatisme, qu'est-ce que ça nous fait Comme tu fais, comme notre frère il dit ici, ça cause la division. Ça peut causer la division. Donc, si on a quatre madhhab et que les adeptes de ces quatre madhhab là sont tous fanatiques, excessivement attachés à leur madhhab, qu'est-ce que ça va faire Ça va diviser la umma, la communauté. C'est pour ça qu'on ne peut pas se le cacher. C'est un petit aspect, il faut pas exagérer, mais aussi en même temps, il ne faut pas se le cacher, qu'à travers l'histoire, il y a eu parfois dans certains contextes géographiques et ainsi de suite, une certaine friction entre les adeptes de certains, de certains madhams qui a causé la division entre les musulmans et tout. Et jusqu'à assez récemment, ça veut dire, ça remonte à probablement moins de un siècle, ça remonte à peine à quelques décennies, qu'à l'intérieur de Mecca, Dans le Masjid al-Haram, fi Mekka, il y avait plusieurs salles. Il y avait imam pour les shafi'i, imam pour les Hanafi, imam pour tel madhhab. Les gens ne priaient pas tous, nécessairement tous, ensemble. Donc ça c'est quelque chose qui existait. Ça fait, c'est pas, c'est pas que ça existait depuis longtemps, non. Mais ça a existé pour un certain temps qui remonte à assez récemment. Ça veut dire probablement un siècle ou moins de un siècle. Donc Oui, ne pas exagérer plutôt. Exagérer dans cette idée, idée là de al-madhab, ça peut diviser les musulmans et ça peut aussi nous, comme l'a dit le frère, nous dévier de la vérité de al-haq. L'idée du madhab c'est de me simplifier l'accès au message du Coran et au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas que ça devienne quelque chose, c'est pas que ça devienne l'alternative du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas que ça devienne quelque chose de sacré, c'est clair. Donc, le problème avec le fanatisme dans les madhhab, c'est que parfois, quelqu'un est tellement à l'intérieur de ce madhhab-là que la personne, elle devient cloisonnée, fermée, même en présence du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même en présence d'une évidence très claire. « Non, non, c'est comme ça qu'on fait ça, c'est notre madhhab, c'est clair. » Et ça aussi a notre problème qui vient avec cela. Et ça, ça peut être juste un problème, même s'il n'y a pas de fanatisme, mais ça peut être aussi un dommage, si on peut dire, académique de la chose. <coughs> Trop d'importance accordée à l'étude des madhhab comme ça. Chaque madhhab, si on va prendre ça, ça, ça, ça, ça a existé, ça existe jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça encore une fois, ce n'est pas, il n'y a pas, il n'y a pas de, de vrai ou de faux dans cela. Ok, il n'y a pas, c'est comme C'est n'est pas noir ou blanc, la question des madhhab. Et je vais finir avec une conclusion pour vous expliquer quest ce qu'on veut dire par cela. Mais regardez, ce livre-là, par exemple, livre de Risala, ça s'applique pour quasiment tous les livres. Le Risala de Ibn Abi Zayd al -Qairawani. ok. Donc, ça c'est un livre, on peut dire niveau 1, niveau 2. débutant jusqu'à débutant moi, presque intermédiaire, mais surtout débutant dans le madh'ab de l'imam Malik, Allah, dans chaque, chacun de ces livres comme ça, qu'on appelle les matins. C'est quoi un, un matin C'est un texte très bref. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sans trop d'explications de pourquoi et ainsi de suite. Les savants, par la suite, de ce madh'ab-là, ils vont faire des shorouh, des ils vont expliquer. Ils vont écrire un livre qui va faire quoi qui va Ouvrir ce maître-là. Pour chaque deux mots que lui, il a dit, il va avoir trois paragraphes d'explication, par exemple. Donc, un livre comme ça, comme Risselle, il va devenir, à travers une explication, quatre tomes, cinq tomes. Et après ça, un autre savant va venir et il va faire aussi son propre char, sa propre explication. Et une autre explication. Donc, pour un livre comme Risselle, on peut trouver facilement 20, peut-être 30, quoi, explications. dans certains qui sont dans quatre tomes, cinq tomes. Ça, c'est dans tous les madahib, ok Et après ça, il va avoir un jour un savant qui va venir, qui va prendre l'un de ces sharh-là, qui sont quatre tomes, cinq tomes, il va dire « Ah, ça c'est trop intéressant comme livre, je vais le résumer. » Donc là, les quatre tomes, cinq tomes, d'explication du premier matin, ça va devenir un deux tomes résumé. Mais après ça, un autre savant va venir plus tard, il va dire « Ce résumé-là, il est trop beau. » Moi, je vais faire un « charah », je vais l'expliquer. Et là, il va l'ouvrir de deux tomes, ça va devenir quoi Cinq tomes. C'est très riche en termes d'héritage, encore une fois, intellectuel, académique. Mais en même temps, si quelqu'un, ce qui arrive très souvent pour les étudiants de Al-Ferq et ainsi de suite, quelqu'un pourrait être tenté à tellement entrer à l'intérieur, au fond, et de suivre là, ce fil-là du madhab, de étude de ce livre, après ça, l'autre livre, ainsi de suite, que ça détache la personne, encore une fois, de la source initiale de la science qui est quoi Qur'an et Sunna. Entre Entrepasser ta vie à ouvrir ces livres-là de charah et de fermer, ouvrir, fermer, fourmer. Ce qui serait plus intéressant, c'est d'étudier en profondeur le tafsir du Qur'an, étudier en profondeur la souda du prophète Mohamed s.a.w., les sahihs, Bukhari, Muslim, ainsi de suite, Vous comprenez Donc, pourquoi je dis tout ça Parce que c'est certain que vous avez déjà fait face à cela. Si ce n'est pas le cas, vous allez probablement faire face à cela. Parfois, encore une fois, ça peut même créer des frictions, des sensations, c'est les gens, ainsi de suite, pour ou contre le madhhab. La question est, ce que tu es pour ou contre le madhhab Et là, très souvent, les gens, c'est soit je suis pour les madhhab, on doit tous suivre les madhhab, Ceux qui suivent pas les madhabs, c'est les salafis, les wahabis, les khawarids extrémistes, je sais pas quoi. Et de l'autre côté, c'est quoi On ne doit pas suivre de madhabs. Madhabs, ça c'est, ça c'est euh, quasiment certains vont quasiment vouloir t'expliquer que la c'est comme un idole qu'on adore autre que Allah Ta'ala et que il faut délaisser les madhabs, faut suivre le dalil preuve, faut suivre Quran et Sunna seulement ainsi de suite, ok? Les madhabs ils suivaient Quran Sunna ou deux ou du moins ils voulaient suivre Quran Sunna c'est ça l'intention. Les madhabs sont tous d'accord sur la nécessité de suivre le livre d'Allah Ta'ala, la Sunna du Prophète Muhammad صلى même si comme on a dit parfois entre l'intention et entre la réalité C'est deux choses qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Donc, en bref, ici, pratico-pratique, un madhhab, c'est une méthode très intéressante et très bénéfique pour étudier la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il ne faut pas se limiter à cela. Il faut étudier le madhhab pour avoir une bonne idée. Mais par la suite aussi, il faut montrer beaucoup d'intérêt à l'étude de des pratiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour comparer parfois s'il y a des évidences très très claires, et eh bien moi je vais suivre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à faire. Est-ce qu'il y a des questions Oui, Akhi euh, un, un Un l... mat Alors, Il y a beaucoup de moutons il y a ici comme... Le <coughs> c'est Non, non, le matn c'est tout le texte. Donc, parfois, le, le metten, par exemple, dans le firque, ça pourrait être quoi 200 pages. Non, non, non. OK. 150, 200 pages pour un metten de base. Bref, pour un metten plus élaboré, ça peut être un tome, deux tomes. Ça peut être 400 pages, 500 pages. Non, le, le metten, c'est un texte de base, un texte, un texte fondamental dans une science particulière. Donc il y a des des dans le il des, des dans l comme l ça c'est des, des textes de base, des textes fondamentaux. Ça veut dire c'est quoi la croyance des musulmans Si, te, si toi tu es un savant, Tout. Il n'y aura, aura pas trop de déliles, de preuves et d'élaborer, parler des sectes et ainsi de suite. Tu vas nous résumer l'essentiel. Dans le fiqh, c'est la même chose. Dans les sciences du hadith, on a fait quelques années. Ça fait quelques années, on avait fait « Nukhbat al » de l'imam ibn Hajar. Donc ça, c'est le texte qui nous résume l'essentiel des sciences du hadith. Dans, dans chaque science, il y a le texte de base, codifié. Surtout dans le fiqh, c'est codifié. C'est En fait, ça, tu vas voir, par exemple, Rishala, ici, qu'on va étudier aujourd'hui, c'est un livre très, très, très pratique. Il n'est pas, pas très euh, il est pas très académique dans son approche. Contrairement à d'autres moutons de fiqh qui sont plus académiques, dans le sens où les conditions sont 1, 2, 3, 4, 5. Ici, Rishala, c'est plus... Tu vas faire le hudo, tu vas dire ça, et après ça, tu vas prendre l'eau avec ta main droite, et après ça, tu vas... C'est clair. Oui. Ok. Le commentaire du maître, du match c'est nécessaire à lire. Ok. C'est très très difficile pour quelqu'un qui n'est pas spécialiste comme nous de comprendre le match sans lire les commentaires. C'est clair. Donc le commentaire, même s'il est traduit, oui. Okay, donc parce que c'est dans le commentaire souvent qu'on trouve, encore une fois, ça dépend du langage, même parfois du, de l'auteur de le maître, il y a des, des moutons qui sont plus fermées. Encore une fois, ça c'est parmi les inconvénients de ces approches-là de le faire. c'est que certains savants, ils ont voulu résumer, écrire un maître de façon sommaire, ils ont utilisé un langage tellement, tellement fermé, parce que l'idée c'était de résumer. Et parfois trop résumé, qu'est-ce qui arrive On a du mal à à nous comprendre si on va trop résumer la chose. Et comme on a dit, ça, ça mène d'autres savants à venir hein, à ouvrir Yashra. Il va écrire un commentaire pour ouvrir ses paroles résumées. Là, il va élaborer. Et un autre plus tard va venir pour essayer de résumer ce que l'autre il a fait comme commentaire. Comme j'ai dit, c'est pas c'est pas quelque chose de de nocif. C'est pas quelque chose de mal. Ça c'est très très intéressant, subhanallah, la richesse de l'héritage juridique que ça a généré dans la Ummah aujourd'hui. Il y a aucune communauté dans le monde. Même euh, même les, les personnes qui sont contre la religion, qui prennent la laïcité, ainsi de suite, ont les défis de nous ramener quelque chose de comparable, même dans leur loi humaine. Si tout ça, ce qui n'est pas le cas bien sûr, si tout ça ce n'est un effort humain, si c'était n'était pas la religion d'Allah Ta'ala, le résultat d'une révélation du ciel, si tous ces quatre madhahab avec tous leurs codes n'étaient que le résultat d'un effort humain, juste avec ça, on a la supériorité déjà. On les bat dans cela. Et en passant, il y a des... Ça, c'est un autre sujet, pas entre... entrer en détail dans ça, mais vous pouvez faire vos recherches par vous-même. Il y a des évidences, il y a des études, il y a des indications, ainsi de suite, que les lois civiles modernes les lois laïques modernes qui dont une grande partie sont tirées des lois françaises de Napoléon et autres que les lois françaises initialement le système de jurisprudence français il a été pris du mazhab de l'imam Malik. OK et Il y a des évidences de cela, il y a des écrits des gens qui ont écrit des choses sur ça que grande partie a été prise du du mazhab de l'imam Malik Allah et si on va Lire, si quelqu'un s'intéresse aux lois, quelqu'un il veut devenir avocat ou autre chose, va étudier les lois contemporaines occidentales, et la personne aussi étudie le fiqh, Elle va trouver beaucoup de ressemblances dans la logique dans cela. Qu'est-ce qui a existé avant, c'est le fiqh historiquement. C'est clair. Mais comme j'ai dit, il faut que notre référence soit le livre d'Allah Ta'ala, la référence absolue ultime. Il faut toujours qu'on se rappelle. que notre intérêt doit être accordé au livre d'Allah Ta'ala et à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Oui. Non, ce n'est pas nécessaire, ok Je ne suggère aucunement cela, surtout de nos jours. Donc, la sœur, elle demande, est-ce qu'on suggère que si quelqu'un, il suit le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah, qu'il va pas s'intéresser au madhhab de l'imam Abu Hanifa Il trouve un livre du fiqh, Hanafi, il va pas lire et tout. Je ne conseille ça aucunement, ok Peut-être pas pour un débutant, juste pour ne pas causer la confusion. Si quelqu'un vient de se convertir à l'islam et dit, moi, je veux apprendre comment faire la prière et mes bases et tout, ce premier mois, on va pas lui donner deux, trois livres comme ça. Il dit, regarde, celui que tu, tu aimes le plus, va le lire. Ça pourrait le confondre la personne. Il va trouver Ça dit comme ça compris, mais après ça, dans l'autre, il dit non, c'est comme ça plutôt compris. Ça pourrait confondre la personne. Mais pour le commun des musulmans avec un minimum de science, je ne déconseille pas. Ça, aucunement, surtout, encore une fois, dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui. On vit dans un contexte de l'accès à l'information. On a accès à tout. On lit et on, on est habitué à lire et à écouter tout, même le pire du coffre et tout tout, tout. tout nous entoure. Donc, sous quel prétexte, qu'est-ce euh, qu qui m'empêcherait, moi, d'aller juste m'intéresser à lire un autre medham On a tellement déjà de confusion que pas c'est pas une petite divergence entre deux madhams qui va nous causer la confusion, par exemple, ou autre chose. Vous comprenez non. Oui, Akhi. Ah, juste un petit point. Surtout aussi que, pour les musulmans qui vivent en Occident, c'est important aussi d'avoir une connaissance de certaines autres perspectives qui existent, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'autres cultures et qui suivent un autre madhams et tout, de ne pas toujours penser que ce que l'autre personne est là en train de faire c'est c'est pas islam mais c'est pas non il faut comprendre qu'il y a certaines choses qui sont dans d'autres madhab peut-être je suis pas convaincu de ça mais eux sont en train de suivre un madhab aussi c'est clair oui akhi quelqu'un qui le bien de et qui dit que déjà dans le oui Certainement, tout est dans le Coran et dans la Sunna. Donc le frère il dit, comment répondre à quelqu'un qui dit on n'a pas besoin des madhhab. Tout est dans le Coran et dans Sunna. De un, tout est dans le Coran et dans Sunna. Oui, mais est-ce que est-ce que quelqu'un peut juste est-ce qu'il y a un être humain aujourd'hui sur cette terre qui de de sa naissance, comme ça de de la naissance atteint peut-être l'âge de puberté, la personne peut comprendre un peu. Et elle accède directement au Qur'an et au sunnah, directement, sans, sans aucune aide extérieure, aucune explication, rien du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, f... même les personnes qui disent qu'il faut revenir juste au Qur'an et au Sunnah. Est-ce qu a... Est -ce que ces gens-là peuvent comprendre, est-ce que quelqu'un qui dit en revient juste au Qur'an et au sunnah, juste lui-même peut-il ouvrir le Qur'an et lire le Qur'an et comprendre sans aucune aide externe. impossible. C'est impossible. Même les grands savants de l'Islam la, la nature même de la science comme Allah Ta'ala il l'a révélé wa fawqa kulli 'alim 'alim, علم. c'est au-dessus de chaque connaisseur, il y a quelqu'un de plus connaisseur. Il y a pas après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et peut-être même parmi les sahaba après Abu Bakr, et Omar on parlait de Abu Bakr l'autre fois et ainsi de suite, il y, a, il y a il y a personne qui prétend être dans un niveau où il n'a Aucunement besoin d'aide de l'extérieur. Donc même ces madhabs, en passant, même ces madhabs, même les, même les initiateurs de ces madhabs, Imam Malik, d'où est-ce qu'il a amené sa science lui Ou Imam Ahmed, d'où est-ce que eux ils ont amené leur science Excusez-moi Quran, Souna, oui, on, on est d'accord, Quran, Souna. Mais d'où est-ce qu'ils ont acquis Est-ce que Quand, quand on dit imam chefi, c'est lui l'initiateur du madhhab chefi. Est-ce que ici on est en train de parler au, dans le sens le plus extrême, le plus caricatural de la chose Ça veut dire il n'y avait rien puis après ça il y a quelqu'un qui s'appelle imam chefi, il a commencé tout à partir de zéro. C'était juste un génie, Superman. Oui. Pas nécessairement à Hanifa, Donc, tous ces quatre savants, chacun de ces quatre savants-là, avait des dizaines, si ce n'est pas des centaines, de de shir, de savants, même de lui. Donc, chacun de eux, il y, y a personne qui peut prétendre que c'est juste lui qui a eu directement accès. Même ces quatre imams-là, eux, ils ont une chaîne de connaissance. C'est comme une généalogie qui revient jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans, inch'Allah, un jour on va faire un, un cours comme ça, un séminaire sur l'histoire de al fiqh L'histoire, les ulamains, ils appellent ça tarikh ou tachiri' ou tarikh ou al l'fiqh. Ça c'est une matière qui est enseignée dans toutes les universités islamiques. Il y a toujours une matière, un cours sur l'histoire de la jurisprudence. Donc, comment ça s'est développé du temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Et là touche, on va... vous avez toujours trouvé des, des arbres comme ça, des arbres généalogiques de la science, pas, de, pas des origines de la personne elle-même. Mais Imam Shafiri, il a rencontré Imam Malik et tel autre imam, et il a été surtout influencé par tel savant et tel savant. Que eux, ils ont pris leur science de tel et de tel des tabirines, que tel et tel des tabirines, eh bien, ils ont pris leur science de Abdullah ibn Abbas, le fameux Compagnon du prophète Muhammad sallallahu wa sallam, qui bien sûr lui a pris la science du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. vous comprenez même les savants comme on dit ici le le le le le le le le le le le le le le Il connaît même son nom. <rire> qui, cette personne-là, est-ce que c'est lui qui a vraiment développé l'Internet bon, C'est euh, ça. Donc, l'Internet est une invention américaine. Une invention de l'armée américaine, initialement. Est-ce que Les Américains, eux, comme comme certains, encore une fois, qui sont émerveillés par les Américains, et ainsi de suite, ils disent « qu'est-ce que vous, vous avez inventé ?» Ils ont inventé l'Internet, « qu'est-ce que vous avez inventé ?» En réalité, ils n'ont pas inventé l'Internet de toute pièce, ça veut dire d'un néant, de zéro, comme ça. elle okay? ilm la science, toujours, c'est quelque chose de, de sa nature, c'est quelque chose de collaboratif. Que tu le veuilles ou non, que tu en sois conscient ou non, Ton invention a été influencée par quoi Les recherches d'autres et les inventions d'autres personnes. Quelqu'un a inventé des choses en mathématiques, l'autre a inventé l'autre. Chacun va faire une poussée de plus, une avancée de plus. Ça pour revenir à ta question mon frère, il n'y a personne, personne, personne qui a pris le Coran et la Sunna juste en prenant un coin, dis moi je connais rien, je prends le Coran Et j'ai les hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et je commençais à apprendre l'islam. Et après ça, il est devenu un savant. Ça n'existe pas, ça, à travers l'histoire. Aucunement. C'est clair Ça, c'est juste pour le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que lui, il reçoit la révélation toute prête d'Allah, ta'ala. Il n'a pas besoin d'interpréter le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est une révélation d'Allah, ta'ala. In huwa illa wahyun yuha. Quand tu dis les personnes encore une fois qui disent faut juste suivre le Coran et la Sunnah du prophète Mohammed sallam on ne suit pas les madhab pourquoi on suit pas les madhab toujours la réponse première qui sort on fait pas le taqlid faut pas suivre comme ça juste suivre à l'aveuglette oui suivre à l'aveuglette c'est pas bien si ça dépasse un certain seuil mais eux ils disent faut pas faire le taqlid faut pas juste suivre quelqu'un comme une tradition OK tu vas suivre quoi à la place Tu vas suivre quoi, Abdelaz? Coran, sunnah. L'essentiel des pratiques de l'islam, l'essentiel des pratiques, sont dans la Sunna. On s'accorde sur ça? L'essentiel des pratiques, ce qui est pratico-pratique. Comment manger, comment faire ses besoins, qu'on va voir plus tard et tout. Ça, c'est dans... L'essentiel, c'est dans la Sunna. Le Coran, il vient avec certains, certaines pratiques sommaires, comme dans ayat al-Wudu. Il y a une seule ayat principale sur le Wudu. Mais les détails du Wudu, ils sont dans la Sunna. Où est-ce qu'on trouve la Sunna Où est-ce qu'on trouve la Sunna Mais ouais, donne-moi un exemple concret. Une... Où est-ce qu'on les trouve ces hadiths Oui, mais exemple concret. Boukhari. OK, صاحب Boukhari. Tu me dis hadith il est là, il est authentique. Il est rapporté par Boukhari. OK, mais quelqu'un pourrait te dire la même chose. Pourquoi tu fais confiance à boukhari lorsqu'il te dit que c'est authentique Tu devrais aller chercher par toi-même si c'est authentique ou non. Il y en a qui sont arrivés à ça en passant. Ok, il y en a qui sont tellement Remettre tout en question. Oui, il faut aller et va prendre boukhari et va prendre les chaînes de narration de Bouhali, va étudier chaque narrateur pour s'assurer comme ça. Ok, tu veux aller là Les narrateurs de Bukhari, les chaînes de narration, pour que tu saves, pour que tu puisses savoir, chaque narrateur, est-ce qu'il est authentique, fiable ou non Comment tu vas savoir ça Tu vas revenir au livre de Rijal, des biographies, ainsi de suite, de Zahabi et Ibn Hajar. Et si tu veux revenir plus, plus tôt dans l'histoire, tu vas revenir à... les les les opinions d'Imam Ahmad et de Yahya Ibn Ma'in et d'autres mais toi euh, euh, pour, pourquoi tu les suis hein? si Imam Ahmad te dit tel narrateur il est fiable pourquoi tu l'as juste cru sur parole alors qu'est-ce que tu vas faire là va faire mais tu, là tu peux pas Tu peux même pas faire le travail au complet. Tu vas faire quoi Tu vas voyager dans l'histoire pour aller chercher ces narrateurs, un par un pour dire est-ce qu'il est vraiment fiable Je veux le voir. Ils les ont rencontrés. Toi, tu ne les as pas croisés, tu peux pas les croiser, c'est clair. Donc, exagérer dans cette idée de suivre le Coran wa Sunna avec comme message, c'est pas c'est pas il y a pas d'exagération dans le suivi dans le Coran Sunna. Moi, je dis exagérer dans la prétention de suivre le Coran Sunna au point Où on va rejeter le travail des savants celui qui te dit aujourd'hui on va suivre Coran Sunna c'est souvent encore une fois des gens lui vont te dire en suis Coran Sunna ça veut dire pour lui en suis ce que Cheikh Albani il a dit c'est ça ce que ça peut ce, ce que ça veut dire ce que ça veut dire pour plusieurs personnes OK Non non suis pas Imam Malik Imam Shafi, non non en suis Coran Sunna dalil C'est quoi de, le dalil Cheikh Ibn Uthaymeen il a dit que c'est halal Parce qu'il y a un hadith là-dessus. Ah, là, tu suis Sheikh Ibn Uthaymi. Pas de problème, tu veux le suivre. C'est un autre taqlid d'un autre, autre savant où tu as cherché le taqlid avec évidence. Là, tu, tu es sorti du taqlid jusqu'à l'étiba, le suivi. On peut faire la même chose avec les, les madhab. Et c'est ça la bonne méthode, en passant. La bonne méthode, c'est, comme on a dit, on ne va pas suivre à l'aveuglette. Le plus qu'on a de capacité de science, on a plus de science, de ilm, Alors, on va dire, moi, je suis Maliki. Mais sur cette question, regardons ce que les chefs et les ils ont dit aussi, par exemple. Ah, mais là, ça, non. Les hambali ils ont un point très, très fort là-dessus. Le hadith, il est assez clair. Le hadith que les Malikis ont utilisé, eh bien c'est un hadith qui est faible à l'unanimité, par exemple, c'est clair. Donc, moi, ah, cette pratique, je la change. Je ne vais plus la faire selon les Malikis. Je vais la faire selon... La hambali façon de voir de faire les choses parce que les Hanbalis, j'ai vu la preuve du prophète mohammmed elle est évidente ça c'est une bonne façon de faire les choses mais ce n'est pas c'est pas au point de rejeter ces quatre madhab complètement c'est clair d'autres questions fait na oui, oui. On va revenir aux gens de la science. al kuntum la Donc l'idée de faire istifta fatwa, demander la fatwa. Barakallahu fik. Ça c'est une idée qui est à l'unanimité. Y a, j'ai jamais entendu quelqu'un dire on ne demande pas de questions en islam. Faut pas demander, faut pas, faut pas demander des fatwas, istifta. Si tu as une question, pose ça à toi-même. Va poser directement le coran et au hadith. Pose pas ça à un cheikh, à Un savant fait jamais ça. Y a personne qui oserait dire ça. le fait de poser une question à un savant, c'est quoi C'est pour ça que en posant une question à un savant, même un savant contemporain, en réalité, je suis en train de le prendre comme un madhab, ce sheikh-là. C'est clair Mais bien sûr, je peux demander l'évidence, il y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, comme on a dit, ne fait pas le taqlid a'mal, le suivi à l'aveuglette. peut dire, sheikh, c'est haram, ok, c'est haram. Pourquoi tu, tu dis que c'est haram Y a-t-il un hadith là-dessus, surtout si c'est une chose qui est assez standard Parce qu'il y a des choses qui sont standards, il y a des choses qui sont très précises, très nouvelles, et qui n'y a pas nécessairement… Donc, si quelqu'un va demander à un sheikh, comme ce fut quelques années, une question qui était très populaire, « Sheikh, le bitcoin, c'est halal ou c'est haram Les monnaies virtuelles, c'est halal ou c'est haram ?» Donc, si un sheikh, il va te dire que c'est halal ou que c'est haram, va pas lui dire nécessairement « Sheikh, c'est quoi le délil, c'est quoi la preuve ?» là-dessus parce que la preuve ne sera certainement pas une ayah sur le bitcoin ou un hadith sur le bitcoin, on est d'accord Ça sera quoi Une déduction. Et cette déduction, c'est normal dans ce genre de questions que ça pourrait être un peu assez élaboré qu'il pourrait te dire c'est difficile que je, pour que je t'explique trop mais en somme, voilà l'idée principale. C'est clair طيب والحمد لله رب العالمين صل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.